Toute l'actualité des labels indés, tout de suite dans Label Rock. 18h pile, si vous nous rejoignez sur le 84, vous avez fait le bon choix, évidemment. On va changer de registre, passer à une musique un petit peu plus dure, un petit peu plus i n d é C'est évidemment Label Rock avec toute l'équipe. Salut Sarah. Hello, hello. Comment vas-tu? Very well, thank you. Bon, How bah, you doing?、Bien. Ouais, pas mal, pas mal, pas mal.、Ah pas mal. Bah, cool. Sylvain, à côté de toi, comme d'hab. Ça va? Allez, bah écoute, ça va et toi? Très, très bien. Bon, bah très bien. Allez, on est parti pour deux heures de pop et de rock. C'est la b e l rock, comme tous les dimanches, hein, de 18h à 20h. Musique That'd e nice. I'll n front take a, a look into your private life I'll take a look and I will make it mine With the excitement of a child we're going out tonight. out But you never, e v e r know La fête de la musique qui continue sur le 89 4, c'est Virgin Radio 1, plus particulièrement le son de la Bell Rock, le son des Future Heads. Tiens, un des albums de, à consacrer, un des、mm -hmm. albums, les meilleurs albums de ce premier semestre 2008, le trio de 4, même un quatuor,、oui. euh, oui. oh, euh, quatuor, qui vient de Sunderland, ouais, avec、euh, le dernier album hein, qui s'appelle This Is Not the World, un album qui était sorti à la fin mai et qui continue, qui continue hein, de, de tourner à fond sur les platines labelliennes, on va dire. <rire> voilà. Avec plein, plein, plein de bonnes choses, tiens, au programme ce soir, ça fait déjà super plaisir de, de vous retrouver. On vous retrouvera encore la semaine prochaine. Et puis après, ça sera le, le retour de toute l'antenne sur Virgin, la fin des vacances. Un mois, ça passe super vite. Hyper. Et oui, c'est comme ça. Mais bon, il faut repartir, reprendre les bonnes habitudes, remettre le réveil le matin et tout. Ça va,、ah, ça, va... Ah, ça va être <rire> ça, difficile. Bon, ça. ça va être difficile. Mais on va y arriver. En attendant, on a deux heures de musique hein, prévues pour vous ce soir, avec la deuxième heure un s p é c i a l vacances, avec pas mal de petits retours du n o u v e a u Des classiques.、Hein. On écoutera par exemple un, un morceau des Pixies. Ouais, ben, ça te fera、vrai. plaisir. Ouais, on écoutera aussi du New Order. Et puis on a flashé. C'est une, une petite pub en ce moment. C'est la pub Volvic, hein, je crois. Un album qu'on a retrouvé en 2005 d'Anja Garbarek. On aura l'occasion de écouter tout ça dans la deuxième heure. Et puis bah, dans、Hello. la première, heure, beaucoup de, de nouveautés. n o u v e a u t é comme, tiens, ce qu'on va s'écouter maintenant, on va parler de 21 Love Hotel. C'est un nom anglais. Mais Sarah, c'est un groupe français. Un bah, duo、oui. même. C'est un duo、euh, parisien. Et、euh... En fait, c'est le titre qu'on va écouter, c'est sur un mini-album, c'est pas une. Grand album, c'est un mini album. <rire> en fait, c'est tout petit. Ouais, tout petit. Pour, ouais. La pour taille d'un CD、donc. en général.、Voilà. <rire> Et、euh, le, le mini album s'appelle、euh, Our Hearts Belong to the Storm. Oui, un mini album qui va fort attendre, hein, parce que ça ne va pas sortir avant le 20 octobre、oui. prochain. On est un petit peu en avance sur ce coup-là, mais ça nous a tellement plu, cet album qui est très cinématique, hein, façon ambiance noire, un petit peu des films de, de David Lynch, avec une voix qui rappelle Beth g i b b o n s de Portisette. Donc,、euh, tout ça, c'est que du bon. En plus, quand c'est remixé par Kid Loco, ça Fait encore plus plaisir. Premier extrait hein, donc, de cet album、euh, qui va sortir, on vous le disait, le 20 octobre. Il y a un 45 tours qui va sortir le 1er septembre. C'est 21 Love Hotel versus Kid Loco avec ce titre qui s'appelle La Lonely Lady. Actualité musicale pour la rentrée pour notre artiste Kid Loco, puisque non seulement il y a son album qui va sortir, on vient de s'en écouter d'ailleurs un extrait Love is All Around, le nouvel album qui s'appelle Party Animals and Disco Biscuits, qui va sortir début septembre avec un premier single, Pretty Boy Floyd, qui est sorti le vendredi 15 août, et puis surtout ce remix qu'on vient d'écouter juste avant Antoiney Love Hotel Lonely Day de Kid Loco. Remix, c'est un album très très bien qui s'appelle S'appelle Hearts Belong to the Our to Storm. Il f a u d r attendre a le 20 octobre prochain pour l'album et le 1er septembre pour ce premier 45 tours avec un, donc, un excellent remix signé Kid Loco. L'album est drôlement bien.、Hein. Arrangement trip-hop ou alors country, folk, rock pour une atmosphère très envoûtante. Je disais que ça me faisait rappeler la, la voix un petit peu de, de Bev Gibbons de Portisad. e Peut-être on pourrait ajouter aussi Chivarré un petit peu hein, sur ce peut titre. Peut-être.、Euh, en tout cas, très bel album.、Hein. En plus, c'est parisien. C'est un duo parisien. 21 Love Hotel. Voilà, on aura plein de nouveautés hein, tout au long de ces deux heures. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent d'écouter ce que ça donne ce groupe qui s'appelle One Day as a Lion, puisque c'est un des nouveaux projets de Zach de la Rocca, le leader des Rage Against the Machine. Pas gros de changement, ça devrait faire plaisir à tous ceux qui aiment la fusion. En attendant, on va partir du côté du, de l'Amérique avec 6 américains. Sylvain qui s'appelle The Spin to Band. Ouais, ils ont commencé le groupe en 2006 et、euh, ils o n t pas traîné, ils ont sorti un excellent premier album. En 2006, aussi. Album, nou hein, nouvel album, h n Nouvel、ouais, album qui leur arrive. Nouvel, leur nouvel album chez、euh, Fierce Panda et il s'appelle、euh, Moon Week. Il、et、sortira le 22 septembre. Voilà.、Prochain. Et ça sera distribué comme tous les artistes du label Fierce Panda par nos amis de chez Nocturne. On s'en écoute un extrait ça s'appelle Summer Growth. Électriquement. Très satisfaisant. Ambiance pop hein, dans ce label rock en ce dimanche 17 août. La pop américaine des Spinto Band pour commencer. 6 américains qui, viennent, qui vont i qui e e n n n t v même sortir leur album qui s'appelle Moonwing. Qu on vous rappelle que ça sortira le 22 septembre prochain sur l'excellent label anglais qui s'appelle Fierce Panda. Distribué en France par Nocturne. On attend donc la rentrée avec impatience. Il y a plein, plein, plein de hits hein, comme ça, de tubes potentiels sur cet album. Et puis juste à l'instant, un album qui est sorti il y a quelques semaines, c'est Pop Levy. de Retour en Angleterre, quoique il vit à Los Angeles.、Hein. En tout cas, c'est un, un, un nouvel album qui s'appelle Never, Never Love avec une belle histoire, hein, Sylvain, au point de vue de l'enregistrement. C'est、ouais. vrai que ça fait rêver un petit peu tout ça. Ouais, ça a été enregistré dans le vieux studio de Quincy Jones, là où Thriller et Off the Wall ont été enregistrés. Donc, c'est quand même deux, d e u deux des plus grands albums de l'histoire de la pop, Ouais, c'est clair, C'est énorme, D'ailleurs, de la bonne pop, hein, sur cet album, sur cette deuxième album de Pop Levy, puisqu'on retrouve aussi un petit changement de direction, hein, Quelques morceaux un petit peu plus R&B. Alors, quand je dis R&B, c'est pas à l'ambiance d'énergie, quand même, C'est plus du R&B à l'ancienne, Un petit peu genre m o t o r n En tout cas, c'est sorti chez Counter Records, hein, sous label de Ninja Tune, et je pense que c'est distribué en France par nos amis de chez Pias. Gauthier. Est-ce que tu as entendu parler de Gauthier ou pas?、Non. C'est un des gros buzz du moment. C'est un garçon d'origine belge qui vit en Australie. Il s'appelle Gauthier. Ça s'écrit G-O-T-Y-E, mais ça se prononce comme le couturier français, Gauthier. Et c'est un artiste pop, on va dire, amateur de samples et des compositions hybrides. Il y en a déjà qui le considèrent comme le prochain Beck. Alors la barre est haute. Ouais, carrément. Il y a un album qui vient de sortir en France. Il a fait son premier album en 2004. En 2007, il fait un album qui s'appelle L'Art. Like、Drawing Blood、euh, qui connaît un gros, gros, gros succès du côté de l'Australie, puisqu'il gagne meilleur espoir musical, meilleur artiste masculin de l'année, album de l'année. Enfin, bref, et il a mis plus d'un an à arriver cet album et il va être distribué en France par différentes. Alors, on trouve plein de, de choses, c'est sûr que ça fait penser à Dubeck par ce patchwork, cette, ce mélange de styles musicaux, puisqu'on trouve aussi bien de la bride pop que des sons un petit peu plus électro. On trouve les guitares de police, l'éclectisme de Kate Bush par exemple, et aussi. Des brass bandes, il y a quelques petites influences classiques, on va dire, sur cet album. De là à dire qu'il va égaler la carrière de Beck, c'est tout le mal qu'on lui souhaite, évidemment. Pas tout à fait convaincu sur cet album tout de même, puisqu'il y a quelques plages qui ne me conviennent pas tellement. Il y en a une qui me plaît vraiment bien, elle s'appelle Seven Hours with a Backseat Driver, e évidemment, c'est ce qu'on vous joue tout de suite dans la Bell Rock. Album qui devrait faire énormément parler de Gauthier, d'origine belge, hein, cet artiste qui vit en Australie et qui, avec son premier album officiel, du moins en Europe, hein, Like Drawing Blood, un album qui a gagné, on vous le rappelle, en Australie,、euh, bah, qui a tout raflé, hein, puisque Meilleur Espoir, Meilleur Artiste Masculin, album de l'année.、Euh, difficile de faire mieux en tout cas, c'était、mmh. sorti en 2007, voici qu'il va sortir en France, enfin le 25 août, sur un label qui s'appelle Lucky Number,、euh, distribué en France par. Different, et puis à l'instant on était reparti du côté de, de l'Angleterre pour un autre album qui avait d'abord été annoncé en mars et puis longtemps repoussé. On sait aujourd'hui que sa sortie officielle est prévue à la rentrée. C'est m é t r o n o m i e Sylvain. Tu, on aime ça, ça va être le coup d'attendre quand même. Oui, a s carrément. Ouais, My Heart's Rate ouais, Rapid, ça, premier extrait de ce c'est leur premier album hein, sur un label français qui s'appelle Because Music, mais c'est leur deuxième album, c'est ça Oui, a s c'est、euh, leur deuxième album.、Euh, Il y a quelques différences hein, par contre sur ce, sur ce deuxième album. Plus de pop, hein, plus, plus de, de vocaux, on va dire.、Mmh. Plus de vocaux, hein, mais bon.、Oh、c'était bizarre quand même. Ouais, c'était bizarre, mais enfin bon, c'est bien traficoté en tout cas.、Euh, le groupe qui décrit son album comme le son d'une soirée, c'est vrai qu'en Angleterre c'est assez éclectique hein, les soirées, c'est pas toi qui vas me dire le contraire, Sarah. Ah、oh、non, mais ça fait un moment que j'ai pas fait une soirée en Angleterre. Ouais,、même. non, mais c'est clair. Alors beaucoup de sons, <rire> nous on le qualifiera tout simplement d'électro-pop version 2008, comme ça se fait bien en tout cas. Cet album est échoué. Chouette,、hein. il va sortir le 8 septembre prochain et il s'appelle Nights Out. Voilà, si vous avez suivi l'actualité、euh, cinématographique, je sais qu'il y en a pas mal qui, pendant les vacances,、euh, en profitent pour aller se climatiser tranquillement dans les salles obscures de la région rwonnaise. Maintenant qu'on a un beau cinéma, oui, il faut、hein. le dire, hein,、voilà. il faut aller, euh, vous aurez sûrement vu, puisqu'on nous a en rabat les oreilles, le nouveau Batman est arrivé. C'était mercredi、Batman、dernier. <rire>、euh, très bon film, apparemment. Le soldat, le soldat sombre, c'est ça, de Dark, non, le chevalier, voilà. k Night, c'est Chevalier, Sarah Oui, Chevalier, k Night. Nouveau Batman, donc qui est sorti mercredi dernier, évidemment. On est obligé de faire un clin d'œil à cette musique hein, qui nous a bercé,、euh, enfin, moi qui a bercé mon enfance, en tout cas. Le fameux thème de Batman qui a été composé en 1966 et qui a été repris depuis par pas mal de groupes rock, hein, les Who, les Kings, les Jam, et même version hip-hop parfois, hein, Eminem 50 Cent. Ici, on va vous jouer une version signée Link Ray, Link Ray, guitariste de rock'n'roll américain, réputé p o r pour être précurseur dans la manière d'exploiter les sons de sa guitare électrique. C'est un petit peu Sonic y o u s t tiens, avant l'heure, finalement.、Ouais, euh, Puisqu'il est né en 1929 et il est malheureusement décédé le 5 novembre 2005. C'est lui aussi légalement、euh, l'inventeur de la guitare fuzz、euh, qu'il a découvert cette technique en perçant de petits trous dans le haut-parleur de son ampli. Voilà. <rire>、euh, hein, plutôt sympa.、Hein. Beaucoup d'albums existent hein, pour Link Ray, évidemment, pas mal de, de compilations comme r u m b le, le, Titre qui l'a rendu célèbre, c'est le titre d'une compilation où vous retrouverez、euh, l'essentiel de ses、euh, tubes, comme on va dire,、euh, à l'époque. Voilà Link Ray qui fait le thème de Batman, c'est tout de suite dans la Belle Rock. again Robin. Okay Batman. <laughs> Guitare survoltée dans la Bell Rock ce soir avec un des maîtres de la guitare électrique Link Ray qui rendait hommage en 1966 au fameux thème de Batman. voilà、euh, Est-ce que tu l'as vu ce film d'ailleurs Non, personne l'a vu. o n je n'ai pas vu.、Non. Sarah, tu l'as vu ou pas p a s le nouveau. Pas le dernier.、Ouais. On a eu Mais... l'avant-dernier qui est passé oui, à la qui télé qui, a, qui était très bien. Ouais. Ouais. Plus sombre. Apparemment, celui-ci a l'air d'être très sombre aussi avec Christian b a l e qui se débrouille plutôt bien dans ouais, le rôle du, du, hein, du, du, du, du, du vengeur masqué, de la chauve-souris masquée.、Euh, voilà. Voilà, un album,、euh, un film à aller voir en tout cas avant, avant qu'il disparaisse, mais il vient juste de sortir. À mon avis, il va être à l'affiche pendant un bon moment ce、oh, film. e n t o u t cas.、Euh, le dernier Batman,、voilà, Linkray, puis à l'instant, un, un maxi, c'est le maxi de la semaine hein, dans, dans, chez nous, à la maison. Hein, autant le dire tout de suite, <rire> Screaming Tea Party.、Euh, Rassurez-vous, vous aurez l'occasion d'écouter tous les titres de ce maxi puisque ça ne va pas sortir avant le mois d'octobre. Et c'est encore une fois une nouveauté signée Stolen Recordings.、Ah, décidément, oui, oui, oui.、Euh, ils font des trucs、mais、bien. C'est une nouvelle, nouvelle belle, hein. recette. C'est une nouvelle recette. Ouais C'est moins pop,、hein. plus grande Plus r o c k quand même.、Hein. Ouais Et aussi, c'est une nouvelle recette avec le line-up. Parce qu'il y a deux. Garçon de Tokyo、oui. et une fille anglaise. Oui, exactement. Ouais. Donc、Niyan. ça ajoute, hein, ça ajoute、euh, ouais, allez, quelque me, chose. C'est les, les jeux de Pékin en ce moment. -là. Tokyo, c'est pas bien. n i a m à la guitare et Koichi à la Koichi. basse. <rire> et puis、euh, bah, Nel, c'est plus simple. Donc,、euh, voilà. Nel, elle, elle s'occupe <rire> <des>,、euh, <ouais, rire> de la batterie. Elle, hein, elle est anglaise. Donc,、euh, un groupe qu'on avait découvert, hein, puisque ce e s t pas leur premier maxi hein, qui sort chez、euh, Stolen Recordings.、Euh, Stolen Recordings, normalement distribué en France par Pia. Enfin, Pete and the Pirates, l'album l'été. On espère qu'ils vont distribuer cette petite pépite pop-rock. Un groupe en tout cas qui a une bonne Une bonne liste hein, concernant les influences musicales, Sylvain, puisqu'il y a des beaux o n s Il y a d mondes là-dessus. C'est un peu bizarre parce qu'on trouve le les Velvet u n d e r g r o u n d on retrouve c a n on retrouve Sonic Hughes, t à côté on trouve Abba, ouais, François z a r d e s t pas C'est é l e c t i q u e vrai On a tous grandi money, avec money, Abba quand même. Oui, on a tous grandi avec, mais on, on la suit parfois aussi.、Hein. Et、oui. normalement, on On ne les met pas dans les influences. Non, non c'est vrai, on l e cache pas... un peu. <rire> Peut-être, écoute, je sais pas. Mais des fois, j'écoute Moni en cachette, ça m'arrive aussi. Ah,、euh... ah Voilà, je comprends、ah. maintenant. À 18h45. ça c est pourquoi Enfin, s est t pourquoi comme habillée elle e ça、enfin ouais. <rire> quelque chose d'intéressant dans ce programme. C'est vrai, ouais. t e s peut-être pas obligé de venir avec les paillettes et tout, quoi. c e a i m o u a i s mais ça, ça ramène un petit peu de, de brillance dans le studio. C'est bien,、ouais, c'est chouette.、Ouais. Alors, en tout cas, Screaming Tea Party, il、ouais, y a aussi des bonnes choses comme Sonic y o u t h parmi、euh, leurs influences. l e o n a r d Cohen, il、euh, y a un slow hein, sur ce maxi. d i n o s a u r Jr. u n i o Et puis François Zardy, Bottle Surfers. Bref. Que du bon et ce maxi est particulièrement excellent. Il s'appelle Golden Blue, il comporte 7 titres et on vous le rappelle donc, il va sortir le 6 octobre prochain chez Stolen Recording. Dans quelques instants, on vous parle d'un drôle de personnage, un artiste américain de rock punk garage qui est basé à Memphis, dans le Tennessee. Juste le temps de s'en écouter un extrait, il s'appelle Jay Retard. はい。 Excellent s disque s qui nous proviennent de Nashville dans le Tennessee. Wow, oh, hey, du calme, Jay! <rire> non, mais oh, c e s t agression sonore, vous vous rendez compte? Ouais, ils viennent de Nashville donc pour b e y o n Pet. q u On vient de s'écouter Foot Fight au milieu, un deuxième euh, album. Euh, album expéditif,、hein. 15 morceaux, 33 minutes, c'est comme ça qu'on y aime. Pas de blues ni de country, du bon vieux poc,、euh, punk rank un petit peu.、Hein. Comme Et... ça, tu peux écouter、euh, 20 albums dans un jour.、Ouais, c'est clair.、Ouais. L'album s'appelle Get Outward, on vous l'a déjà Joué plusieurs extraits au cours de ces dernières semaines, et puis toujours dans le Tennessee, mais ce coup-ci de Memphis, et toujours pas de blues à l'horizon. Ça faisait plutôt penser à du Ramones un petit peu. Un Jay Retard, un artiste américain ultra, ultra, ultra、euh, prolifique, on va dire, puisqu'il a commencé à l'âge de 15 ans en signant sur un label, et puis il a joué dans plusieurs groupes hein, entre 1998 et 2005. Sarah, il y a des noms assez sympas de ces groupes. Il y a des noms, mais je dois dire, il n'y a, a rien qui me dit quelque chose. Hein, mais、euh, en même temps, les groupes, c'est les r e o t a r d s The Lost Sounds, Bad Times, Final Solutions, Destruction Unit, Angie Angels,、uh, Nervous Patterns, t e r r o r v i s i o n s Donc、euh, un peu tous dans la même veine en fait.、Hein. Ouais, à chaque fois, des groupes qui se sont un petit peu plantés, on va dire. C'était pas, à mon avis, c'était <rire> plutôt des groupes éphémères, hein, pas forcément à la recherche du succès, mais plutôt histoire de s'éclater et de faire、ah, du bruit.、Euh, bah, faire chier les parents un petit peu, quoi, tout simplement. Jay r e o t a r d donc、euh, en 2005, il commence une carrière solo. En 2006, Il sort son premier album qui s'appelle Blood Visions, un album qui le fait repérer par le label Matador Records, un des grands labels indépendants qui vient de, de New York. Du coup, le label le signe en 2008 pour 6 singles qui vont être regroupés sur une compilation. Ça s'appelle Matador Single 08 Jay r i t a r d Ça va sortir en octobre prochain avec la promesse d'un nouvel album qui devrait arriver en 2009. Voilà, j'aime bien ce genre de, de son un petit peu rêche comme ça. C'est bon ça, Bah oui, hein,、ah, pas mal.、Dimanche. Soir tranquille comme ça.、Hein oui. Tiens, tu vas nous parler de Cloud Cult. Oui,、euh, ouh bien. Merci. Cloud Cult, voilà, ça、mm. c'est un nom assez difficile à dire, mais franchement, c'est vraiment l'album la, de, de le week-end et ça tournait, ça tournait, et puis je, sais, je vois que t as casé ça sous le playlist, c'est、ouais. bien. Urgence.、Euh, Urgence, oui, c'est vraiment,、euh, ça mérite une écoute. Franchement, il, il y a des sons dans cet album qui sont hyper bien ch cherchés et、euh, on a failli, on a failli. Mettre l'album en entier. Oui, en intégralité, oui, quasi. Il、bon, y, y a deux morceaux qui nous plaisent un petit peu moins que les autres, mais sinon, on aurait pu laisser tourner, aller tranquillement dehors,、euh, profiter de la petite Maya. Tiens, salut Maya, o n l'écoute là, à l'arrière. Pas de、bah、déliciteur oui, hein, ce soir. Non, elle a envie à, à expliquer des choses. Elle aussi, elle a bien aimé l'album. Elle a dormi pendant tout le long. Mais bon.、Euh, ils sont formés en 95. Voilà,、livre. ils étaient formés en 95. Donc ça fait déjà un bon moment qu'ils jouent ensemble.、Euh, C'est le huitième album. Oui, il s'appelle comment, cet album l'album s'appelle Feel Good Ghosts. a l o r s un groupe qui a la particularité aussi d'avoir deux peintres professionnels sur, eux, sur scène hein, pendant les concerts qui peignent tout simplement et à、voilà. la fin du concert ils vendent leurs toiles aux enchères. Et puis, c'est surtout un groupe qui est très impliqué dans, dans l'écologie、ah, puisque en 97,、oui. euh, le leader a créé、euh, le label qui s'appelle Orphology Records.、Voilà. Et c'est un label qui n'a pas le droit de faire des profits en fait. C'est-à-dire que tout est déjà ouais, est recyclé、ouais. au niveau ouais, ouais. Des, des matériaux du CD. D'ailleurs, c'est bien,、euh, bien marqué. Dessus. Ouais, le carton,、euh, l'encre en et tout ça. Exactement. c Exactement. s Et e tous les profits sont redonnés à euh, des, euh, des œuvres caritatives qui prennent soin de notre environnement. Voilà, et le bon, truc ça. que j'ai bien aimé, c'est marqué qu'ils ont planté 120 arbres、oui. pour euh, renouveler euh, tout le papier qu'ils ont utilisé pour sortir l'album. C'est des CD bio, quoi, en fait. C'est des bio. Oui,、okay. ah、oui.、Cool. Tout à fait. Mais une, une, une,、euh, oui, une musique assez organique aussi, on pouvait dire. Oui, complètement. D'ailleurs, tiens, tu parlais de bio.、Euh, à chaque fois que le groupe part en tournée, Ils utilisent un van spécial avec du diesel mais bio.、Voilà. Ah, comme Bayrou en 95, il avait fait ça.、Ah、bon, il était parti dans un bus、euh, comme ça, avec son huile au colza et tout. D'accord. Donc, il part... il、oh, Donc en fait, aussi,、euh, ouais. il part pas plus que 50 km de chez eux. <rire> C'est clair. <rire>、euh, on... Pour l'avion, ça va être dur. <rire> Excusez-moi, monsieur le pilote, vous pouvez mettre de l'huile de colza dans votre、euh. avion, s'il vous plaît. <rire> Attendez, j'arrive je tire l'échelle.、Euh, cloud c o l l donc on va peut-être en écouter un extrait, quand même, Sarah. Qu'est-ce que tu nous proposes、oui, Je voudrais bien. Bah,、euh, on a choisi, par hasard, c'est Everybody Here is a Cloud. l u s ordres ne s o n pas comme les autres. Le C'est dans la b e l Rock. en Provenance des États-Unis avec Claude c o l t donc pour commencer, Claude c o l t Feel Good Ghost Tea Parting Through Tornado, s c'est leur huitième album qui vient de sortir. Une bonne idée, puisqu'on vous a expliqué juste avant que ce groupe est très impliqué dans l'écologie et que si vous allez acheter directement leur album, et、eh、ben les, les profits hein, de, de, de cette vente seront reversés pour des bonnes causes pour protéger la planète. Donc voilà, Claude c o l t l'album que vous pouvez télécharger directement sur leur site ou alors vous pouvez. vous pouvez Leur envoyer directement un email, et je suis sûr qu'ils vous l'enverront. Vous retrouverez d'ailleurs tous les liens des artistes sur htp. t double slash label rock. blogspot. com. Htp. t double slash label rock. blogspot. com. Ou alors vous nous envoyez directement un email, Virgin Radio Rohan, tout en un seul mot, arrobase orange.fr. Virgin Radio Rohan, arrobase orange.fr. Et puis à l'instant du lourd Sylvain, One Day ouais, as dude, a、boy. Lion,、euh, ça va réjouir tous les fans. De Zach de la Roca, hein, le leader des Rage Against the Machine, vu qu'il n'y a pas de nouvel album, ben ils pourront toujours、euh, voilà, acheter ce, ce maxi. C'est un maxi 5 titres. C'est un duo. Hein, donc ils se, ils se font appeler One Day as a Lion. C'est Zach de Rage Against the Machine et John Theodore du groupe de Los Angeles, il me semble, qui l s'appelle n t Mars Volta. Un maxi EP qui est sorti cette semaine sur le label Anti. Je crois que c'est Piaz qui distribue ça en France. Encore une fois, envoyez-nous. Un petit email ou alors aller directement sur l'internet faire quelques recherches. Ça t'a plu ça ou pas bah, Il est toujours en colère,、hein. ça fait 15 ans que.、Ouais, c'est clair. Non, il crie tout le temps, s i c'est rigolo. Bon, très bien. Il, a, il donne hein, quand même pas mal de, de concerts hein, tout, de, tout de même, hein,、euh, Rage Against the Machine, donc je pense pas que ça soit complètement mort. En tout cas, c'est bien qu'il qu ait fait ce, ce, ce petit truc et on espère qu'il y ait un album qui va suivre d'ailleurs,、euh, peut-être avant la fin de l'année ou alors en 2009 si tout va bien. One Day à the Lion pour tous les fans de fusion et de rock bien lourd comme ça,、euh, quasi metal. N'hésitez pas, c'est vachement bien. 5 titres dessus. Tiens, Simon est en vacances du côté de, de Bayonne, mais je sais qu'il a tenu à ce qu'on vous parle du、euh, Forestival hein, numéro 4 qui s'annonce chaud bouillant.、Euh, préparez votre dernier week-end d'août, puisque ça va se passer les 29 et 30 août à Trelin dans la Loire, c'est du côté de, de Feur là-bas,、euh, qui se prépare donc pour une nouvelle édition encore plus détonnante que jamais,、euh, avec des tarifs très intéressants 15 euros le soir ou alors 25 euros le pass e pour les deux jours. Des artistes. Excellent, Sergent Garcia qui sera là, Maniac X, Missile Ezekiel, Narayana, Tagada Jones, Sonic Boom, 6 i The w o u n d e d Lions pour un petit peu de, de reggae, Wax Taylor, ça, ça risque d'être très très bien sur scène, Troides pour du lourd, Bourneuf, et puis finalement Pigal, tout le monde se souvient de Pigal, s o groupe, mythe. Ouais, un mythe、euh, du côté de, de Paris. Voilà toutes les infos sur w w w f o r e s t i v a l c o m à noter qu'il y a aussi un festival de rue qui est entièrement gratuit. du Côté des réseaux dans tous les points de vente habituels hein, par internet, du côté de la Fnac, Carrefour,、euh, tout le réseau euh, Ticketnet, euh, Auchan, enfin Cultural, e c l e r c bref, un petit peu de partout. Voilà, c'est donc、euh, le Forestival et puis、euh, le week-end aussi du 29、euh, le 30 et 31 août, ça sera, ça sera du côté du, de, du parc Miribel. Voilà, c'est du côté de Lyon pour un festival qui s'appelle Woodstower avec aussi du, du gros aussi, hein, Kezia Jones sur la Grand. Foundation Pour du reggae, les Svinkels, Amélie Les c r i l o n s Zebramix,、euh, f o r e i n b e g g a r Zita Swoon, Adam Kesher, DJ Le Clown, enfin bref, plein plein plein de choses du côté de Lyon ou alors un petit peu plus près, donc on vous le disait, c'est le Forestival. Voilà, on va marquer une petite page de pub, on se retrouve pour la deuxième heure de la Belle Rock avec pas mal de classiques. On commencera avec un groupe écossais qu'on a adoré dans le temps qui s'appelait Trash Can s i n a t r a z Cet été, les bonnes adresses et les bons plans de la région sont sur votre radio, mais aussi bonne musique. Et bonne humeur. Alors cet été, mettez-vous en vacances, restez branchés. Virgin Radio, Rohan. Label rock, La rock, électriquement. Très satisfaisant. Virgin Radio, Rohan. Et la fête de la musique continue sur la Belle Rock avec、euh, deuxième heure、euh, concentrée un petit peu plus sur、euh, des classiques, un petit peu. C'est ce、ah. qu'on a fait tout、ah. au long de, de l'été. Ça nous a permis de dépoussiérer quelques cartons et de retrouver quelques pépites pop et des groupes qu'on avait un petit peu oubliés et qu'on n'aurait pas dû justement. Voilà. Trashcan、ah. Sinatra, s par exemple, un groupe écossais, Sarah, que tu as creusé dans les cartons, que tu as été recherché. Un、oui. groupe qui s'est formé en 1986. Oui, 1986 en Écosse. Et、euh, ils étaient en train de jouer dans une pub. Comme beaucoup de groupes, hein, on commence souvent dans les pubs. Et、euh, GoDiscs l'ont vu et ils l'ont acheté. Bon,、ouais. ils ont o f f e r t une.、Euh une Deal quoi, il r offert n ce qu'on appelle une signing advance. C'est un petit peu、ouais. de, de l'argent, un petit peu qu'on vous donne. q u o n vous prête en avance ouais. Ouais, un petit peu moins maintenant. Mais ouais, à l'époque,、ouais. ça se faisait bien. C'est vrai qu'on vous donnait un petit pactole d'argent pour ouais, aller l'échange c'était、euh, un re... petit peu plus que petit hein, parce qu'ils ont réussi d'acheter le studio d'enregistrement avec. Ouais, ils, ont, ils, sont, ils sont partis <rire> sur des bonnes bases, hein, les trash cans、ouais. s i n a t r a s Pourquoi on fait pas ça aujourd'hui? Mais bon, c'est pas grave.、Ouais, c'était le bon temps. le temps bon C'était quand l'industrie musicale allait bien porté. Tante. Oui,、ouais, voilà. c'était avant le piratage. <rire> nos, nos artistes étaient gras. <rire> o、oui, u、oui, aujourd'hui ils sont maigres. Mais bon,、euh, donc, et, et, donc signé en 86, j'imagine, mais ils ont p a s f a i t le deuxième al、euh, premier album avant 90 quand même. Ouais, ils ont pris leur temps, hein, tout simplement. Bah, pour mettre un studio en route, ça prend du temps. Hein, après,、Apprendre、il faut jouer. <rire> et voilà, donc,、euh, pendant ce temps-là, ils étaient souvent comparés aux Smiths. Et ils ont fait le tournée en, en Angleterre. Et aussi le nord de l'État-Unis et tout ça, donc ça va quand même.、Ouais. Deuxième album qui est、Deuxième、arrivé en 1993 qui s'appelle I've Seen Everything, j'ai tout vu. Euh, et euh, le track qu'on va jouer est sur cet album en fait.、Ouais. Après, la suite a été un petit peu moins réjouissante.、Hein. Troisième album Happy Pocket qui a suivi en 1996.、Ouais, C'était une année un peu b a z a r q e En 1996,、ouais, c'est pas terrible puisque le label, leur label GoDisc a été acheté par Universal et du coup. Universal a fait un petit peu le ménage hein, en tant que m a j e u r et puis、ouais. du coup, g o d i s q e s t passé un petit peu à la trappe.、Hein. Il n'y avait plus de sous en gros,、euh, donc du coup, bah, il y a eu petite pause jusqu'en mars 2000 où ils ont enregistré une douzaine de chansons qui étaient prévues pour être leur quatrième album, mais bon, ça ne leur a pas plu du tout. Ouais, et Du ils coup, ont ils ont décidé de, de, de tout jeter, quoi, c'est-à-dire qu'ils sont repartis à zéro carrément.、Euh, S'ils avaient toujours été chez Universal, à mon avis, l'album serait sorti. On ne sait pas, ouais, c'est possible. Ouais. Hein, on pense, e n t b un c o r Que pareil à l'avance, c'est possible.、Ouais. Alors, finalement, cet album, ce quatrième album a quand même eu lieu, puisqu'il est sorti en août 2004 et qu'aux dernières nouvelles, apparemment, ils sont en train de bosser sur un cinquième album qui、Bien. devrait sortir début 2009. Nous, on、voilà. s'écoute donc à、hey、A-Fever, c'est les Trash Can Sinatra, s et c'était en 1993.、Mmh. Dans la Bell Rock, un qui date de 1993, qui vient de Trash Can Sinatra, un groupe écossais, et puis à l'instant, un groupe londonien h i Liamas. Groupe, c'est plutôt en fait Sean Hagan, hein, qui, qui après avoir. Oh,、euh, Hagen Oh, Hagen, voilà,、ouais. qui, qui a commencé sa carrière dans un groupe qui assurait plutôt bien, qui s'appelait Micro Disney, avant de finalement créer ce groupe des h i Liamas, et un artiste qui a grandi avec les sons de, des Beach Boys.、Hein. Je crois que ça s'entend sur. A, la, la plupart de ces, de, de, de ces disques, e ces d en tout cas, un groupe qui, a, qui sort pas d'album s très t r è souvent, très s depuis qu'en plus ils ont été virés de chez V2 parce qu'évidemment financièrement ils é t a i e n t pas très, très très viables, on va dire. Donc, du coup, ils font pas mal de, de sorties sur le label des Stereolabs qui s'appelle Duophonic Records. à noter que Sean d'ailleurs participe souvent aux, aux albums de, de Stereolabs,、uh -huh. qui est les potes un petit peu de, de la maison, on va dire, et puis pas mal. de Sortie aussi sur un label américain qui s'appelle Drag City. Vous retrouverez d'ailleurs l'intégralité, enfin la quasi-intégralité, les plus grands tubes, on va dire, d、euh, Haï Yamaz, sur une compilation qui s'appelle r e t r o s p e c t i v e Rarities and Instrumentals, avec en bonus un, un deuxième CD plein de, de, de petites choses qu'on offre en général au, au marché japonais, tu sais, des chutes,、euh, <rire> des chutes de, de studio c h u e de s s t ou alors des fast B un petit peu de single.、Euh, beaucoup de choses,、hein. pas mal de, de, de raretés d'instrumentaux, donc sur. Sur Cette compilation, on vous le rappelle, ça s'appelle Rétrospective Rarities Instrumentals et le groupe s'appelle t h e Haïliamas. Plus de détails sur http://labelrock.blogspot.com.、Mm. On aura d'autres、mm. classiques hein, tout au long de cette deuxième heure. On va pas oublier aussi、euh, les nouveautés, puisqu'il y en a pas mal qui sont quand même tombés. En général, pendant l'été, c'est plutôt calme, mais là, on a été.、Euh, on, le, le facteur a bien, a bien travaillé. Là, t'as p a pas fait les vacances chez n o u i C'était vraiment, ça tombait, ça tombait. Et、euh, bah, au moins le temps pour l'écouter, bien r e p o s e r Complètement.、Ouais. Il y a、donc、toujours une, une bonne pile qui traîne sur le salon. Mais、euh, on va、euh, s'en occuper、euh, d'ici la rentrée. Une,、oh, une. Voilà, ouais, une, deux. Une, deux peut-être.、Euh, euh, ouais. voilà. euh, première nouveauté qu'on vous propose côté é l e c t r o deux ce soir. La première maintenant Output Message. Deux ans après son premier album, voici le retour donc, de Output Message. C'est en fait un seul mec hein, qui s'appelle Bernard Emmanuel Farley. Il habite à New York et il va sortir le 25 août. Donc, très prochainement, un mini album qui s'appelle Resurface, Re c'est ça, Sarah Resurface. Resurface,、yeah. euh, hippie. Euh, sept morceaux dessus hein, qui flirte avec l'électronica futuristique, mais aussi、euh, old school, notamment sur、euh, cet extrait. Ça s'appelle tout simplement Resurface. Musique Electro au programme de label rock cette semaine avec Output Message. C'est un nouveau mini-album, on va dire, un 7 morceaux sur le label Melodic Records. Ça va sortir le 25 août prochain en direction de, de New York. Et puis à l'instant, un excellent remix paru.、Euh, C'est un remix des, du dernier album des Mystery Jets, un groupe indie pop rock anglais avec une, un remix façon é l e c t r o signé Duke Dumont, un producteur à La cote du côté de, de Londres, puisqu'il a gagné en 2006,、euh, vous savez, une sorte de. Imaginez une compétition popstar, mais pour les, les producteurs électro, avec tout un, un panel un petit peu de, de, de, de juges hein, qui font partie de l'industrie musicale. Et、mm -hmm. il, est sorti, euh, eh、il est sorti du chapeau, puisqu'il a été élu meilleur producteur non signé. Du coup, en 2006, il sort son premier, son premier maxi, on va dire. C'était même en 2007, hein, sur le label Turbo Recordings. Il est actuellement en train de travailler sur. Son premier album. On attend beaucoup de, de bonnes choses de ce producteur de 26、ouais. ans londonien, Duke Dumont, et c'était donc un remix des Mystery Jets Two Doors Down. Voilà.、Euh, ça m'a bien plu tout ça. Ah oui, moi j'ai bien aimé ça. Ça m t la patate. Ça met la patate, et puis c'est bon. Ça a 8 minutes comme ça de. de, de, de, de oui,、ouais, ça、bon. passait vite.、Hein. Ça sonne a... un, un peu plus vieux que ça, avait, ça en avait l'air en fait. D'accord.、Bon, euh, au niveau de, de la prod Oui, a s j'ai trouvé que ouais, le kick bien sur la noire comme ça et tout. Oui, a s bien techno. Ouais. Bien, bien dévastateur, en tout cas, ça, ça pète bien. Allez, on va repartir encore une fois en arrière dans les archives de la b e l l Rock pour parler d'un groupe qui s'appelle Sugar, Sugar. Un groupe qui est né après la, la, la fin On va d'un i r e d, un, d un excellent groupe qui s'appelait Husker d e Un groupe mené par un certain Bob Mould. Bob Mould. Mould, ouais. Et <rire> moisi、pourrie. un petit peu.、Ouais. C'est bien, j'aime bien ça. Oui, oui, oui.、Euh, c'était. En fait, Ask Due, tu rappelles, c'était assez.、Euh, ah, c'était assez hard, q u a n e Oui, assez hard.、Hein. Et puis, donc,、euh, la version Sugar était un petit peu plus radio-friendly, on va ouais, dire. On va dire un petit、mm. peu plus sympa au niveau radio. On peut pas dire qu'ils aient eu énormément de, non, de succès. Ils ont bon, eu, en tout même, cas,、hein. un excellent album ouais, qui est paru en 92, qui avait été. Et élu album de l'année par le、oui, NMI. Cet,、ouais, ah, Cet album, ouais, c'est bien. Cet album s'appelle Copper Blue.、Euh, l'année suivante est sorti un maxi, si mes souvenirs semblent o n qui s'appelait Beaster. Et、voilà. puis après, il a fallu attendre. Il y a encore eu un autre album hein, qui s'appelait、euh, File Under Easy Listening, c'est ça Oui, File Under Easy Listening.、Ouais. Voilà. Et puis en 94, ils ont décidé de, bah, de, de quitter hein, un petit peu de la planète, puisqu'ils ont sorti ce deuxième album. Je crois que la maison de disques a voulu sortir une compilation de p h a s e B, mais Mais c'était déjà fini à l'époque. C'était en 95.、Ouais. Et c'était mort. Donc、euh, bah, on r récoutera... é、ah, c o u t e r a Quand c'est fini, c'est fini. Quand、ouais. c'est fini, c'est fini. On réécoutera、euh, cet album c o p p e r Blue qui date de 92 en... avec、euh, attention et concentration. Maintenant qu'on l'a ressorti, on va pas le lâcher cet album parce qu'il y a 2-3 trucs. Il y a un、oh. morceau qui s'appelle Changes qui est drôlement bien.、Ah, oui. Nous, on a décidé de vous jouer A Good Ideal. Idea. Les...、Ouais, et pour tous les fans des Pixies, une petite ligne de basse qui devrait vous rappeler quelques souvenirs. <rire>、ouais. Vous allez voir. Ouais, ouais, vous allez voir. 5 minutes, toujours le même disque à la radio. <coughs> <Le même disque. coughs> la, la, la, la belle roche, la belle roche,、ah, deux heures des sons et, et du gros son. De notre ami Bob Mould en 1992 sur cet excellent album signé Sugar Copper Blue, et puis à l'instant le son de、Yeeha. nos amis bûcherons hein, du, du Canada, carrément avec Agnostic Mountain <rire> Gospel Choir. C'est un de ces albums qui traîne de temps en temps dans la Belle Rock et qui me fait penser un petit peu à du, du cowboy punk, un petit peu, hein, même, du、voilà. cowboy punk. <rire> et ouais, pourquoi pas?、Euh, Take musique, your by the hand. <rire> musique traditionnelle. Au Canada, c'est plutôt f o l k l o r quand même. C'est bien, moi j'aime bien.、Ah、mais c'est que toi qui pouvais p a s s e r ça. Ouais, bon bah, é c o u v e Il n'y a、non. que toi. Ouais, bon bah,、mmh. il, voilà, il est passé. Est il est、bien. passé. Agnostic Mountain Gospel Choir. Si vous aimez ce son, il y a tout un album comme ça avec une dizaine de <rire> chansons. 10,000. A、euh, noter que ça a été enregistré、euh, quasiment en live hein, et que ce, le groupe s'est formé en 2001. A、euh, sorti deux albums, dont celui-ci qui vient de sortir、euh, disponible chez Bronze Rat Records. Je ne suis pas sûr si vous pouvez trouver ça ou si c'est en import. En tout cas,、euh, Virgin Radio Rouen, c'est tout ce que je peux vous dire. Arrobasorange.fr ou alors http://labelrock.blogspot.com. À partir de demain, vous aurez le lien avec le label et puis vous débrouillez.、Hein. Nous, on a reçu une copie et on la garde parce que moi, je l'aime bien celui-là. Voilà, Agnostic Mountain Gospel Choir. Ouais, donc il faut que tout le monde t'envoie les albums en fait, parce qu'on sait jamais, jamais qu'est-ce qui va être choisi. Exactement, v o u a v e z C'est ça, ça le b â t i m e n de cette émission en fait. Oui. Et、hein? puis un petit morceau de cowboy punk, comme ça, ça fait du bien. <rire> cowboy vous punk, ça fait e C'est un nouveau concept, concept qu'on vient d'inventer en direct dans la Bell Rock et、euh, ça va très bien. Merci beaucoup. Maintenant,、monsieur. on veut tout ce qui est cowboy punk.、Voilà. D'accord, pas de souci. Envoyez les ouais, albums. Un appel au groupe. D'accord, pas de souci. Les labels, allez-y, vous avez l'adresse sur le blog encore une、Mais、fois, il n'y a pas de souci. Je veux bien savoir comment on danse avec ça. Alors, là, pogo le pogo il peut. Ah, bah oui, allez,、attends. take your partner, pogo. <rire> <rire>、hey, c'est pas parce que t'as des bottes en cuir et un chapeau que tu peux pas pogo. t e r Ouais,、bon, c'est vrai. Bah, attends, oui, il a changé. changé. Il a d a attends, puis, Sylvain, voilà, c s d é le paillette. Attends, Sylvain, t'habites à Saint-Pierre-la-Noueil. Il、ouais. y a un club de country dancing qui est en train de, de, de, de grandir du côté d i x g r a n d e s Non, c'est vrai. Écoute, je veux bien te payer une ou deux leçons. Ah,、euh, bah, allez, on y va. Hein On y va. Chiche, hein. Chiche, allez. Bon, très bien, ok. La prochaine fois, on branche les micros et tu fais un cours de claquette Attention, ça. Attention, hein, bon, très bien. Allez, trêve de plaisanterie, on continue avec、euh, non pas une.、Euh, ouais, c'est une nouveauté, ouais. Si, The、nouveauté. Red Walls. Ouais, Red Walls.、Euh, un groupe emmené par les frères Barren.、Hein. Ils viennent de Chicago. Ils ont sorti le 29 juillet dernier un album qui s'appelle Univers Blues.、Euh, un premier album qui était jusque-là inédit, puisqu'il datait de 2003. à noter、mm. qu'ils sont parrainés par les frères、euh, Gallagher d'Oasis. Et que c'est le label français Fargo hein, qui va sortir ce remarquable album de pop garage qui lorgne aussi. Si Bien du côté des Remains que celui de, de Dylan hein, dans les années 60 ou alors des Beatles. Si vous aimez ce son des Red Walls, et ben vous savez qu'à l'automne il va y avoir un autre album qui va sortir toujours chez Fargo. En attendant, on s'écoute Colorful Revolution. <musique> where I'd like to be, but it doesn't matter. I want Because he took you for a ride.、Uh, because time is on his side. Because I want you. I want you. Yes, I want you. So bad. Honey, I want you. Les Red Wolves, pour commencer sur le label français Fargo. L'album s'appelle Universal Blues. Et si vous avez aimé ça, c'est disponible. Et sachez qu'à l'automne, nouvel album qui va arriver. Et puis à l'instant, un grand monsieur de la chanson folk américaine qui est en pleine tournée américaine en ce moment à l'âge de 67 ans. Une chanson de 1966 sur son album. Peut-être un des albums les plus connus, Blonde and Blonde, Mr. i s t e Bob Dylan, justement. Non, c'est Blonde and Blonde. Blonde and Blonde. dans l'album Like. Euh, ouais. Bob Dylan,、oh, ah, ah, Cowboy Punk, sors de moi! <rire> <rire> <rire> Yi-ha!、Ouais. Oh, ouais. euh, en tout cas, tiens, puisqu'on parlait de, de cinéma, tout à l'heure on, on,、ouais, on parlait de Batman.、Ah, Un、oui. autre film qu'on a eu l'occasion de voir et qui vient de sortir en DVD, c'est le film I'm Not There hein, de Todd Haynes avec une excellente Kate Blanchett. Il y a aussi Christian b a l e justement, qui joue le rôle de Batman.、Euh, Charlotte Gainsbourg, m a il y a. s Non, pas non, non. non. Dans a m n o t h e r Batman n'apparaît pas.、Hein. Ah bon, d'accord.、Euh, voilà, les producteurs.、Euh... Ouais, non, non, il n'arrive pas. Batman non, ils...、Ah, ils auraient pu le faire, q u a n Ouais, c'est vrai. En tout cas, c'est un très bon film qui raconte la vie, hein, le voyage à travers les âges de la vie de, de Bob Dylan, avec six acteurs qui incarnent à leur tour Bob Dylan,、euh, tel un kaleidoscope de personnages changeants. Il est bien, il est bien ce film. Tu l'as vu, Sylvain, ou pas non. non, moi je ne l'ai pas vu. Non, non, il est, il est recommandé quand même. Faut、ah, suivre. Non, non moi je n'ai ai, ai pas aimé. T'as pas aimé s a r a h J'ai rien compris.、Ah, de quoi Ah,、wow, l'a perdu! Ah, non, non, j'ai rien compris. Bon, alors pour tous les je, je fans de Bob que, Dylan, c'est quand même qu un faut, beau film.、Ah, quoi. Pour les fans, il、voilà. faut connaître sa vie, il faut connaître ses albums et t u t ça, je crois. Que, il n'y en a que 33 wow, après. Oui, il y en a que 33. En, en, tout, <rire> cas, en tout cas, l'idée du réalisateur de, de faire jouer le rôle de Dylan par Kate Blanchett, c'est s u p Ah, bah j'ai ai bien aimé ça. Et aussi,、euh, le Charlotte Gainsbourg, le, le caractère qu'elle a joué, l'art, les peintures qu'elle faisait étaient très beaux. Mais pas de ça, bah oui, j'ai pas trop suivi quoi. Ouais, alors Bob Dylan qui apparaît hein, dans le film,、euh, dernier album hein, paru pour Bob Dylan 2006, c'était son 33e album quand on vous disait que c'était un grand monsieur du folk.、Euh, Sylvain Pop, un petit peu plus proche de nous, c'était dans les années,、euh, allez, on va dire fin 80, non,、euh, non, même pas, fin 70. Fin 70 Ouais, enfin, pour Joy Division. Pour Joy i v i s i o ouais. Et puis、euh, 81 pour le single que tu nous as préparé, c'est Cérémonie de New Order. Je、ouais. euh, crois que l'histoire, c'est la、euh, dernière chanson écrite par Ian Curtis. Par Ian Curtis, voilà. Donc,、euh, une fois qu'il est mort, ils ont changé le nom du groupe. C'est devenu le premier single, hein, tout simplement.、Voilà. Et c'était en mars 1981, toujours、euh, sur ce label qui s'appelle Factory. Factory Records, qui malheureusement n'existe plus. Ou alors, heureusement, parce qu'ils seraient vraiment tous morts, hein, vu les excès qu'il y avait au niveau de. qui tournaient sur Manchester. En tout cas, New Order Ceremony, tout de suite, dans Label l e Rock. Souvenir. Son caractéristique de guitare complètement différent mais essentiel à chaque fois. New Order avec cérémonie, un premier single en 1981 sur le label Factory Records. Et puis un titre culte à l'instant de Biser signé Les Pixies. L'album Sylvain, tu le connais par cœur Oui, je le connais par cœur. Non, mais c'est une influence beaucoup moins lourde à porter que Abba.、Ah Ah oui, d'accord, oui.、Ah, ouais. <rire> T'en es encore là, o u a i s j'en suis encore là, ouais. Bon, Elle est là, mais comment je vais m'enlever de ça <rire> De toute、voilà. façon, laisse tomber les paillettes, puisque toi, tu pars à Aigrand de faire de la country. Hein, ah oui, que... c'est vrai, ouais, les potes、euh, de cowboys e 9 tout. 1990,、euh, 1989, l'album s'appelait donc Do o Little, les, les Pixies qui ont une carrière un petit peu en montagne russe, on va dire, puisqu'ils ont splitté en 1993 avant de se reformer Dix ans plus tard en 2003. Ils ont tourné jusqu'en 2007 et aux dernières nouvelles sont à nouveau séparés. Et ceci, Si, pour de bon, d'après Black Francis, puisqu'apparemment, il n'y ce... aura pas de nouvel album studio. Hein, non,、vrai. mais s'ils ont besoin u n peu de fric, ils referont une tournée. Ils referont peut-être une tournée, mais apparemment, ça ne s'est pas super bien terminé. Ils ont essayé de retourner en studio, faire des, d'après une interview, hein, faire des titres, mais apparemment, Kim Dill n'est pas d'accord. Enfin, bref, c'est un peu ouais, le chantier. C'est s û t a i comme quand, ça. Quand, quand, quand c'est mort, c'est mort, voilà, tout simplement. Voilà. Et aussi, lui, il doit être difficile des fois, je crois. Il doit pas être facile. Ouais, puis, non, il, bon, pas il, être facile. il a peut-être pas forcément besoin d'Epixies s maintenant. C'est vrai que ça représente une époque, et puis il y a peut-être pas la place, Epixies maintenant. Non, mais il paraît que quand ils sont séparés là, en 91, il paraît qu'il n'avait、euh, même pas prévenu les membres du groupe, il paraît qu'il a envoyé un, un communiqué de presse. Méchant, méchant, méchant. m é c h a n t méchant dans le journal, quoi. Ah ouais, d'accord,、ouais, ça fait plaisir. Ça fait sympa.、Euh, eh, en, pas, en tout cas, les Pixies, groupe essentiel hein, de, de, de la musique indé, est toujours、ouais. un groupe ultra, ultra adoré. Voilà.、Euh, on va se terminer avec une il、euh, y a une pub en ce moment, hein, Volvic, pour ne pas citer, qui tourne sur les écrans de, de télé. Ça fait, bah, ça fait plaisir parce qu'elle rentre un petit peu dans, dans, dans la catégorie de. Des, des Archives hein, de la b e、euh, l l Rock, on l'a découvert cette artiste sur son quatrième album qui date de 2005. Elle est norvégienne, elle s'appelle Anja Garbarek, c'est la fille du saxophoniste de jazz Ian Garbarek. à l、ouais, a grandi du, du côté d'Oslo, exactement. Elle a fait aussi la musique du film,、euh, du dernier film de, de Besson, celui avec Jamel Debouze, b Angel. a je crois que ça s'appelle. Ah, oui, peut-être. C'est、euh, elle oui, qui a fait la, la, la musique de ça. Et、euh, son titre tourne en boucle hein, sur toutes les télés du monde dans une campagne v o l Vie,、voilà, ça s'appelle The Last Trick. Je vais te dire au revoir, Sarah. Goodbye, Sébastien. Au revoir, Sylvain. Bah, Igron a un rendez-vous. Exactement. Ouais, pas, de pas de soucis. J'ai déjà le chapeau de cow-boy. J'arrive. <rire> Il me reste plus qu'à acheter les c e n t i a g s Mais bon, ça ne devrait pas être un souci. On va,、cool. va s'y mettre. mettre. Il ouais, paraît que c'est crois... la nouvelle fashion.、Wow. Ouais. C'est très tendance.、Voilà. Vous allez me prendre ça après. Alors, Exactement. Pas de soucis. Et puis, nous, on se retrouve dans la Belle Rock, évidemment, dimanche prochain, le 24 août, de 18h à 20h pour plus d'aventures musicales. En attendant, a Nja Garbarek de Last. Tout r i c k t de suite dans la b a l l e r o c k Passez une excellente soirée sur le 894. Ciao. Salut. Goodbye. Goodbye. See ya. From standing to crouching, silently falling, falling from nowhere to nowhere. Nothing between, nothing This is the last trick I'll do. The sound can. Oh!